Mm-hmm. <small> J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin J'ai besoin besoin J'ai besoin <ava lifecycle> A ce 10.95. Déjà trois ans, ton âme s'est envolée. Toujours présent, tu vis dans nos pensées. C'était père de Nous l'avons composé pour toi, rêvé.